Alors nous, donc on a été créé en 75, donc on fait de nos, de nos 40 ans, là, demain après demain. Et donc euh, nous, on produit, euh, donc on est dans la tollerie-chaudronnerie, donc euh, dans le métallique, euh, donc on produit des sous-ensembles des ensembles pour les grands avionneurs euh, français et aussi étrangers, notamment Dassault Airbus. On va de la pièce élémentaire qui va dans les sous-ensembles jusqu'à l'ensemble entier puisque nous fabriquons pour Dassault et les tronçons entiers de, de Falcon. Et qu'est-ce qui fait le, le succès, justement, de l'entreprise Lawak, qui, qui est passée de 12 à 430 employés Eh bien, le succès d'entreprise, euh, disons que c'est beaucoup de, de sérieux, donc euh, formation du personnel, beaucoup de personnel local donc euh, qu'on a formé, et donc euh, on a créé l'esprit euh, d'entreprise, et donc, évidemment oui. on, a, on a essayé d'avoir des produits de, de qualité à, à des prix intéressants pour les donneurs d'ordre et je pense que c'est un, un peu tout cet ensemble qui a fait direction, employé environnement et voilà la volonté qui, qui a fait que cette entreprise est aujourd'hui une réussite Vous dites que vous êtes très attaché au, au, à vos racines du Pays Basque et à des valeurs et quelles sont ces valeurs justement qui font la, la force du groupe eh bien, euh nous soyons on est, est attaché euh, à, à nos valeurs nous on a nos racines moi je suis né donc à Isseritz à, à 5 km de donc on a eu l'opportunité de, de, de construire euh, donc euh, il y a une trentaine d'années ici euh, sur hier et donc euh, nous on est toujours resté fidèle à, à nos racines moi j'ai toujours prôné euh, la, la fidélité à la parole donnée je disais toujours à mes clients nous euh, les va ce que nous avons, on appelle ça ici « it's a it », c'est quand vous allez donner votre parole, vous la tenez. Donc, ça m'a beaucoup démarqué de la concurrence et tout. Et quand on avait des difficultés à livrer dans les délais lorsqu'on avait promis, on avait décidé le client disant « bon, voilà, j'ai quelques petits ennuis, donc euh, mon délai va être reculé quelques jours ». Et ce respect de la, de la parole donnée, c'est très, très important. Merci. Alors vous avez une une filiale ou une, une usine qui a été construite au, au Portugal, vous avez un projet dans le Gers et vous avez un projet aussi à Ayer, un autre oui, bâtiment. Donc euh, là, il y a quelques années, nous avions acheté donc, une unité de mécanique euh, à l'île là dans le Gers, et donc nous agrandissons euh, cette unité puisqu'il euh, y a pas mal de travail, on investit aussi pas mal dans les machines, il nous faut davantage de place, donc on, est, on a fait une usine de millimètre mm². Ça, c'est pour euh, la partie euh, Toulouse, dirons-nous. Et donc, euh, il y a une 13, 13 ans, euh, on a construit, euh, on a créé une filiale euh, au Portugal euh, pour justement euh, avoir des taux optimisés. C'est-à-dire que le taux français français, qui est un peu plus élevé à cause des charges, à cause de, de diverses choses, et le taux portugais, ou euh, qui, euh, qui est beaucoup moins élevé donc on arrive aujourd'hui à se placer euh, chez les clients euh, et, et on arrive aussi à concurrencer euh, divers pays par lesquels on est attaqué euh, comme aujourd'hui l'Inde qui, qui est très prisée par les, les donneurs d'ordre à cause des prix donc euh, grâce à cette filiale on, on arrive encore à être placé sur le marché quoi. et donc euh, pour finir euh, on a un projet aussi sur Asparim parce qu'on a construit une nouvelle usine il y a 7 ans donc elle est, elle est, elle est pleine, elle est, les 9 millimètres carrés sont pleins, donc euh, on a envisage d'en de, de, de faire une de 3-4 millimètres euh, carrés dans, dans un an. Quoi. Bon, donc il y aura les, les portes ouvertes ce vendredi et, et samedi, tout le monde peut venir, n'importe qui peut venir justement Oui, c'est ouvert à tout le monde, au contraire, nous, on s'est préparé là, on accueille euh, tout, tous les gens qui veulent bien venir nous voir, qui veulent découvrir ce qu'est la WAC, donc il y aura des visites guidées, euh, Il y aura une dizaine de guides, il y aura 200-300 personnes qui vont passer de, de, par, par heure. Et la visite de l'entreprise dure une heure. Après, il y aura moyen de se restaurer euh, à côté. Puis, on a exposé aussi tous nos ensembles, que, tous les sous-ensembles que nous réalisons sous une tente. Donc, euh, les gens pourront euh, également voir tranquillement tout ce qu'on fabrique après la visite. Mmh. D'accord. Euh, bon, finitzeko hitz bat eskorasa, eh? Eta jamak charitorn, eta uh, se atxikia atzikia eta ta eskoraz hitz bat entzuleri eraiteko jendeak gomit direla. Bada, ta donc Biar ta egun bat ta jendeusia gomit dira, la guerre que la guerre Eta visita tzeko, eta da... denak preskia, suene rezebi tzeko. Er Unza, milesker!